Qui dit lorsque le chat est parti, les souris dansent. Dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire réanimation, c'est plutôt lorsque le médecin est parti, l'assistant f a i t u n e d a n s e Macar. b e <rire> Il est surprenant toutefois de constater qu'en fouillant dans la pharmacie du docteur, nous trouvons les produits qui, mélangés ensemble, deviennent une arme redoutable, voire mortelle pour le dit docteur. i r not g o r n g to survive a v o r t o n a c a u s e now fear is my business. And Sinistro said so. I am Hundred Incorporated. Go!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 iTunes, Amazon, ePort, Napster, eMusic. Pour ne nommer que ceux-là,Futuristic Psychedelic Archives pour un voyage psychédélique dans les archives du futur. Aussi disponible a u d a i l d j a n v i e r c o m Elle est de retour et elle n'est pas contente avec son championnat de jam débile. オーケーカオス 8ただ Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cet、euh, 24 novembre de Disgrâce 2009 à l'émission Réanimation. Ici Sinistros en remplacement du Peter, Peter Zeta, oui, Dr. Pendragon,、euh, qui est allègrement allé butiner quelques petites fleurs au pays de Condi. Ah, <rire>、euh, mais vous ne pensiez tout de même pas que j é t a i s pour animer tout seul. Eh bien, non, je me suis trouvé、euh, un esprit aussi tordu que le mien pour co-animer aujourd'hui et éclairer vos lanternes, vos lanternes de pauvres cerveaux incultes. Eh bien, voici la comtesse Dominova. Bonjour, chère comtesse. Bonsoir.、Euh, c'est la première fois que tu viens à réanimation? Oui, effectivement. Mais c'est pas la première fois que tu viens, c'est fou. Non. Non. Non. <rire> Point final. Non. Non. Non. T'as pas d'autre chose à dire? C'est la première fois que je co-anime, là, mais. OK. t Et nous, nous présenter quelques petites chansonnettes、euh, un peu spéciales.、Là? Oui. En fait,、euh, c'est un bloc de, de cinq morceaux d'Ansel und Gretel, album paru en 2008. Avec l'accent allemand en plus.、Euh. Of c o u r sûr. Bien. Tu parles allemand? Un petit peu, moi.、Ouais. Un petit peu. <rire>、euh, ensuite, t as, t as choisi quoi?、Yeah. Just Ansel und Gretel. t a s pas d'autre chose? J'aurais peut-être、euh, Frozen Shadows. Ah, OK. OK. Groupe euh, québécois, euh, probablement un des pionniers、euh, du black metal québécois. Il、si、ne faut pas le dire, ça. Non, il ne faut pas le dire. <rire> Alors, tu as choisi une pièce de l'album Antise qui est parue en 2000, 2000 2005, je crois, 2006.、Mm, 2004. 2004.、Oh, je suis en retard sur les nouvelles. Donc, ce serait long, À l'ombre du mal. Qui est la quatrième pièce de l'album. Exactement. Alors, go! We are waiting to be served o no one. Eh bien, nous venons d'entendre,、euh, je pense que c'est u n de tes groupes、euh, que t'adores. Effectivement. I Love to Hurt You.、Euh, Life Lover du, de l'album érotique.、Euh, c'est un très bon album, ça. Excellent album. C'est du solide.、Euh, franchement,、euh, je dirais un petit peu moins, moins black que, que l'album précédent, soit Pulver.、Euh, je n'ai pas entendu celui-là.、Okay. C'est vraiment,、euh, je dirais, un.、Euh, Gore, sexe, troubles mentaux, etc. etc. Ça résume à peu près ça. Ça résume pas mal de groupes. Ça résume à peu près ça. Tout juste avant, on a eu Belenos avec la pièce Le Déchirement tiré de Chemin de Souffrance paru en 2007. Et on a eu. m Tu m'en rappelles un petit peu? Oui, on a eu. Je m'en rappelle plus, Pantoute, ça va pas bien dans mes affaires. C'est-tu f r o s e n Shadows avant Belenos? l o m b r du mal? Il me semble que oui. Ça. ça tourne de 8 minutes. Oui, c'est ça, tu as raison. Oui, la formation québécoise、uh, f r o z e n Shadows,、euh, qui malheureusement est en o l d comme on peut a p、mm. p e、euh, l e r vont-ils revenir? On ne sait pas. Who knows? Eh bien, chère comtesse, tu nous as préparé une petite surprise,、euh, c'est-à-dire.、Euh, Un b l o c Ansel u n d Greaten. Oui, c'est excellent, ça. Excellent. Avec une review en plus. Oui. Ben, allons-y.、Euh, c'est un groupe métal industriel、euh, new-yorkais.、Euh, plusieurs pensent que c'est un groupe allemand, et non. Un groupe fondé en 1993 par Kaiser von Lupi et Vas Callas. C'est laquelle la fille là-dedans? Laquelle la fille? Oui. Parce qu'il y a une fille là-dedans. Vas Callas. OK. Elle, elle a joué dans Revol Revolting Cops l'année passée avec、euh, oui. Al Drogenson. C'est ça. Ces deux derniers o p t è r e n pour un concept que l'on retrouve fréquemment chez les Cybergots, soit vivement le post-apocalyptique. Et tentons maintenant de faire comprendre aux gens que les machines, c'est la vie et le futur. Mais ils ont que, raison. Ouais, tandis oui. Tandis que les humains, c'est de la marde. <rire> ils ont encore raison. À vous donc d'en juger. Le groupe a d'ailleurs fait plusieurs spectacles en première partie de quelques galas, notamment. Euh, en compagnie de Rammstein, Slipknot et Ministry, entre autres. Ah, ça, c'est pas mon g r o u p e préféré, Pantou. Non non non non, non, non, non, non. J'aime pas ça, Ministry. C'est pourri, ça. D'ailleurs,、euh, Sinistros, Mark Baker, le batteur actuel, quitta e Ministry après、euh, la tournée 2004-2005 afin de rejoindre Ansel Ongreytel. Bien, j'espère qu'il a fait ça. Vivre avec Aldro Genson, ça vaut p u t ê t r e assez dur. C'est g r a v t Donc,、euh, voici pour vous, chers auditeurs, auditrices lugubres, un b l o c totalisant cinq morceaux du dernier album d a n z e l paru en 2008, intitulé 2012, soit t 0 60, 12, sorti sur l'étiquette Metropolis Records. À noter, le premier album sorti sur cette étiquette en 2003, Uber Alice, est une réussite, tout comme le mail. C'est、euh, un excellent、euh, album. Oui.、Ouais. Mais le 2000, 2000, 2012, en fait, c'est vraiment considéré le masterwork.、Euh, en tout cas, J'aime bien,、euh, de toute évidence, malgré les paroles un peu simplistes qui reviennent en, en boucle, un peu trop fréquemment à mon goût. Ça devient redondant, un brin à la longue. Mais bon, c'est quelque chose de. C'est vraiment bien, là, le c a m e j a i h â t e d'entendre ça parce que、oui. je n'ai pas entendu ça encore. Alors, on commence par la pièce. Ça ne sera pas bien. Ah bien. ah ah, ah C'est pas <rire> bien. C'est、okay. t、euh, à、euh, voir. Fucking Uber Death Party. Ensuite,、euh, on, on, va y aller pour la deuxième, Laude und Proud. La troisième, Kaiserreich. Quatrième, Death Schlager. La dixième, Hail, Hazel, Mein, n e z s e l Ben, allons-y, go! Yes!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 Euh, excellent album.、Hein? Oui, oui, oui. Sa bûche. Sa bûche, certain. <rire> Minimaliste, mais j'aime ça d e m o i Donc, c'est ça.、Euh, le, premier, le premier morceau, c'était Fuckin' g Uber Death Party. Deuxième, Loud und Proud. Troisième, Kaiser Reich. Quatrième, Death Schlager. Et le dixième, I'll h i s z l e My Nizzle. Et c'est tiré de l'album? 2012, 25-12. c'est、okay. fait que c'est par en 2008. Yes. Fait que dans le fond, il a sorti 4 ans trop de bonheur. C'est ça. Ok, c'est bon. <rire>、euh, ce qui sent bien côté spectacle à Trois-Rivières, il、euh, y a Neuraxis, The Last Felony, u n f a r l e n Throwlames、euh, au Rock Café Le Stage.、Euh, c'est vendredi le 4 décembre, c'est 10 à 19h30. Il va y avoir le Noël du Métaleur 3. Ça sonne bizarre, ça, mais c'est pas grave. Euh, avec Orphiction,、euh, Magnum Stallion, Marionette X,、euh, et, et bon, encore un autre mot du nom de b a n n pas prononçable,、euh, Enigmist, en tout cas, Libre a l c'est à la salle Gaston Mandeville,、euh, à Drummondville,、euh, samedi le 5 décembre, c'est 13 dollars à 19 h Il était censé avoir mon oncle, j'ai Anonymous avec n Is Near, Fuck the Facts,、uh, Fuck the Middle East, pardon, et Under the Grave, mais c'est relocalisé et c'est reporté. Un peu plus tard dans l'émission, j'irai avec les spectacles BCI. En attendant, on y va avec Brutal Truth Go! イスプロスマイツ、クロンベリー・リス・キュンダ・ブラーメン、アーシュ・ネヴェルヌーレン、 ねえ、ファレッソラー、ナル、um、シー、ナル、シー、ナル、シー、ナル、シー、ナル、シー、ー、ナル、シー、ナル、シー、ナル、シー、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 e Vingt-deux heures vingt-neuf. Il reste une demi-heure et on vient d'entendre Wintersorg avec、euh, Svald Winter sur l'album u d e r Markinson paru en 1999. Tout juste avant, c'était Vride avec Svart、euh, sur l'album High c r e e k de 2007.、Euh, on a eu les Québécois v o i v o d e avec、euh, Praying i s h u n sur l'excellent le, album Nothing Face. Voivod、euh, euh, Qui se produira en show d'ailleurs avec les écorchés、euh, en spectacle en fait, c'est ça, le 12 décembre au Café Campus à Montréal? Ça fait un doublé pour、euh, oui, Away, c'est pas pire, ça, c'est le fun.、Ouais. ça Non, ça r e s t e un excellent spectacle. Va y voir dans show, je les ai vus au 3e Metal Fest l'année passée, puis、euh, c'est comme dans le temps.、Ouais. C'est un beau trip old school, c'est le fun. Je pense qu'on a aller là. Ça r e s t e un beau cadeau de Noël, ça c'est sûr.、Ouais. Euh, on a eu, ben oui, avant Wayvot, c'était Brutal Truth, demande spéciale pour John Supper avec la pièce Detach、euh, sur l'album Evolution True Revolution paru en 2009. Pour les autres concerts、euh, à venir, on a The Faceless avec Dying Fitness, Bunny the Massacre, Suffocate et Unfold、euh, Darkness. C'est, c'est, c'est, c'est au National et c'est 20$37 et 25$69, c'est le mardi, mercredi 25 novembre 2009 à 19h. On a a NC Ferrum avec、uh, XDO, Blackguard et Swashbuckle, Swashbuckle que j'aime bien.、Euh, mercredi le 2 décembre 2009 à 19h30, c'est, euh, l'Impérial et le lendemain c'est au Midlay. Euh, Après ça, on tombe. on tombe. 17 décembre avec h 8 Braid, Cannibal Corpse, u n Earth, Born of Oris,、uh, Osiris et 8 Eternal. Très peu pour moi.、Euh, c'est au m é t r o p o l i s Il en coûtera 25 et 69 et 30 et 56. Après ça, ça s'en va. Bon, on tombe au 25 janvier.、Euh, on en reparlera en vendant des fêtes. C'est pas plus grave que ça. As-tu quelque chose d'autre à rajouter? Non, ça va aller. OK. Il n'y a pas grand spectacle qui s'en vient d'ici la fin de l'année,、ouais. mais c'est pas grave. Euh, ben là, il reste un bloc.、Euh, J'avais pas prévu ça. Fait qu'on va, va improviser un petit peu.、Euh, on va y aller avec une pièce de Behemoth tirée de l'album Évangélion. Voici o f Fire and Void. Dark Throne avec、euh, la pièce c a n a d i e n n e Metal.、Euh, on a eu du Ministry aussi euh, avec euh, la pièce、euh, Tease tirée de l'album Mine is a Terrible Thing to Taste. Je me paquais d'autres choses aussi dont j'oublie l'existence. C'est Samael, me semble, qu'on a eu j o u e r de Samael avec l'album s o d d e r Soul.、Euh... Samael qui a laissé tomber son petit côté industriel. b、ah、e oui, l'album est beaucoup plus、euh, comme avant. Mettons, ouais, ça,、ouais. ça dégomme un petit peu. Puis normalement, cet album-là, c'était pas censé être pour Samael. C'est un side project.、Ah. Mais là, ils aimaient tellement la production pour toi qu'ils ont dit: bon, ok, c'est correct, let's go. o、mmh. va f a e un. c s t l o c inquiétant, putride et insalubre. i i i i n d tu dis. On se loche lousse.、Ouais, c'est bien, ça.、Yes. Fait que c'est déjà tout pour euh, réanimation euh, ce mardi 24 novembre 2009.、Euh, on va terminer avec une pièce de Front 2-4-2. Parce que je sais que la majorité des métalleux ici détestent ça, p u ça me fait plaisir. Hé hé hé. Alors,、euh, je vous remercie beaucoup,、euh, chère comtesse,、euh, d'être venue、euh, éduquer nos pauvres petits cerveaux éteints. Bien, merci, j'ai bien aimé mon expérience. Sérieusement, Bien, ça reviendra si ça t e t e n t s Si le docteur ne veut te pas, bon, on l'attachera puis on y fera un autre.、Euh, oh, yeah. Je n'ai pas de problème、je、avec ça. On va se rire. Alors,、euh, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense qu'il y a une entrevue avec、euh, Insurgence, un band de Montréal qui fait de, du métal industriel. C'est Pendragon qui s'arrange avec ça. Euh, on aura un spécial lundi aussi, on verra bien. Fait qu'on termine avec、euh, une formation、euh, belge. Front 2-4-2 avec la pièce.、Euh... Ah, puis je le dis pas.、Tain. Go! Salut, bye!